Unité 7. Leçon 4. Exercice 1. Écoutez les messages et complétez le tableau. Message 1. Bonjour, c'est Hugo. Je vous souhaite un joyeux Noël à vous deux, ma tante et mon oncle. Passez de bonnes fêtes ensemble. Je pense bien à vous. Je vous embrasse tous les deux. Message 2. Salut, c'est Félix. Tu es libre samedi On fait une fête pour fêter les vacances, le bac, tout quoi. Je t'attends. Et David, tu viens avec une bouteille. Message 3 Coucou Amélie, c'est Charlotte. Dis-moi, pour la fête de Félix, je voudrais trouver une robe sympa. Je vais en ville cet après-midi. Tu veux pas venir avec moi On se retrouve à deux heures euh, à la sortie du métro, côté opéra.